www.11rocks.net Ouais! Quelqu'un met tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vous-même? que ça va être. Tout à fond, le rock c'est tout à fond. Bonsoir à tous. C'est Manu dans the Rox comme tous les lundis soirs de 19h30 à 21h30 sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, sur OnzeRox.net en direct, sur OnzeRox.net en rediffusion quand vous voulez où vous voulez et en podcast et en rediffusion sur Zef à Blois le jeudi. Ce soir dans the Rox, normalement un invité. Oui, il est là. Formidable. Enfin, ça, une, une timing. Mathieu Dufault sera là pour euh, nous raconter, nous narrer euh, la programmation de l'Astrolabe de janvier à mars Il pose son hélicoptère et il arrive Et puis euh, bah, moi je vais commencer par une petite nouveauté qui me réjouit Enfin, ça fait longtemps qu'on l'attendait, l'album de Sarah McCoy arrive Sarah McCoy, on avait pu la découvrir à Saint-Jean-de-la-Ruelle en live Merci euh, bien, ce joli programme bleu vient de m'arriver dans les mains On en parle dans quelques instants euh, Sarah McCoy, on l'avait découverte donc en live euh, euh, à saint jean de la D'abord programmée par Fred Salé C'était magnifique, c'était extraordinaire Il y avait eu un, un, un, bel, un bel interview qui suivait euh, cette prestation Et puis elle était revenue euh, à Pitivier également en concert Et elle tourne, elle tourne, elle tourne sans cesse en duo Seule parfois, toute seule avec son piano Je ne mâche pas mes mots Je pense que Sarah McCoy est une des sensations scéniques euh, de ces 10, 15, 20 dernières années. C'est vraiment un choc de la voir sur scène. C'est un mélange musicalement de Tom Waits, de Nina Simone et de Billie Holiday. Et puis, en même temps, voilà, c'est visuel aussi, puisqu'elle est très très maquillée. C'est un personnage. Eh bien, elle avait mis tout son cœur dans les lives, mais pas encore dans les albums. Il y avait un morceau qui circulait depuis 2-3 ans. Elle devait faire un album épaulé par les Liminianas. Ça s'est jamais fait. Les Liminianas s'en sont expliqués sur On The Vous pourrez écouter ça dans l'émission spéciale Liminianas. Eh bien là, ça y est. Il y un single qui est arrivé il s'appelle Boogeyman plutôt mid-tempo plutôt tranquille euh, avec un clip absolument magnifique et euh, ça va être le coup de cœur ce soir dans on the rocks et puis euh, l'album arrive donc je crois si j'ai bien compris fin janvier je vais me précipiter dessus et je vais vous en faire part dans on the rocks évidemment voici donc le coup de cœur ce soir dans the rox ça s'appelle Sarah McCoy Boogeyman et après on accueille Mathieu if I could catch you like oh fish If I could weave a web of time I would catch you in a moment now And in that moment for forever You'd be mine Well, I would hunt you like a wolf Stalk you through the night I'd be hiding in a shadow now Where you can't see me Until the moment is just right I would be your boogeyman Hiding underneath your bed now I would watch you sleeping yeah lovely dreaming I would hold your hand I would be your boogeyman yes I would be your boogeyman I would find you and sedate you I'd tag you, I'd cage you Then I'd rename you But you in captivity Is too heartbreaking for me I'd like to trap you And track you and keep you But I'll catch you And release you Because I can Because I can Because I can Michelle, fight for that white gold. Fist bump, them hood girls, them good girls, straighten bounce to pieces. Styling, wilding, living it up in the city. Got so with San Lorenzo. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. All the police and a fireman I'm too hot. Make a dragon, wanna be diamond I'm too hot, no Say my name, you know who I am Too hot I'm bad, bad That mud, break it down Girls, it's you, hallelujah Girls, it's hallelujah Girls, it's hallelujah Cause up that funk, don't give it to you. Cause up that funk, don't give it to you. Cause up that funk, don't give it to you. Saturday I'm weak in the spot. Don't believe it, just what? Put some liquor in. Take a sip, sign a text. We won't get the stretch. ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we're gonna show up. Smoother than the pressure of a skippy. Too hot now. I call the police to no fireman. Too hot. Make a dragon once we retire. My name, you know who I am. Who uh, I I'm a bad man. That money breaking down. Now. Girls, it's your hallelujah. Girls, it's your hallelujah. Girls, it, your hallelujah. cause up there, fuck, don't give it to cause Stop that fuck, don't give it to cause Stop that fuck, don't give it to you. tout d'abord dans On The Rock, Sarah McCoy avec Boogieman tiré de son album Avenir, je vous conseille vraiment d'aller voir Sarah McCoy sur scène a... c'est vraiment vraiment un grand grand moment à chaque fois et puis une belle personne, je vous conseille les deux interviews qu'elle m'a accordées et qui sont sur le site ontherocks.net et puis lui, j'aurais bien aimé l'interviewer ça n'a pas été le cas, ça sera peut-être euh, Jimmy Colum qui revient, euh, on l'avait un peu perdu de vue, il était tombé dans des choses un petit peu allez, un petit peu surfaites et là il revient à ce qu'il sait le faire de mieux, c'est-à-dire prendre des... des morceaux, des classiques euh, soit du jazz, soit du rock, soit de la grande variété comme c'est ce cas de de funk de Bruno Mars et d'en refaire quelque chose d'autre. C'était donc Jimmy Colomb tiré de son dernier album qui vient de sortir. J'ai la joie et l'honneur de recevoir Mathieu Dufault. Mathieu... Oh je recommence. J'ai la joie et l'honneur de recevoir Matt. Je vais l'appeler comme ça, ça va être plus facile. Mathieu Dufaux, donc, qui est là dans les studios, qui est arrivé avec son hélicoptère. Bonsoir, Mathieu bon. Dufault. Bonsoir, Anu. Responsable de la programmation de l'Astrolabe depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, euh, depuis euh, depuis 2004, oui. Une année un peu particulière ce, cette année à l'Astrolabe. Alors, euh, double, il y a des bougies Double sens, il y a effectivement les 20 ans qu'on va fêter euh, en, en mars 99, donc c'est l'année des 20 ans à part, et, et donc ça fait 20 ans que ce, cette euh, structure, cette salle existe avec euh, son association l'anti rouille et puis euh, une partie des personnes personnelles qui est encore depuis, euh, depuis le début euh, quelqu'un vient de nous quitter, à savoir Els Guibert qui, qui était responsable du bar responsable des et bénévoles oui. Que t'es à peu près la première personne en mis, la personne à la caisse qu'on voyait dans cette salle, oui. qui donnait un peu le baromètre de l'ambiance, puisqu'elle avait toujours un super sourire super accueillante, Je confirme. bienveillante envers les le public. Elle nous a quitté après 14 ans de loyaux services. Elle s'occupait des bénévoles, de cette vie associative, euh, de chouchiter les bénévoles, du bar, du Mais euh, oui, la... ça fait un petit vide quand même là. Plus euh, de la déco, ça fait un petit vide. Ouais, C'est quelqu'un qui ont... donc on lui a fait sa fête euh, samedi dernier euh, dans à l'Astrolab. Euh, quand même parce que c'était... et puis Bref. elle avait envie aussi de partir euh, avec une belle fête oui. donc euh, à l'image de ce qu'elle sait faire voilà elle organisait souvent des... Euh, Des soirées pour les bénévoles avec euh, avec les avec nos collègues. Donc voilà. Donc, euh, ah je la salue chaleureusement ouais, également. Ouais, ouais, euh, je la salue une nouvelle fois chaleureusement. Ouais. Euh, voilà. Donc elle, elle quitte pour faire d'autres choses professionnelles et puis elle sera remplacée euh, d'ici une semaine par une autre femme qui s'appelle Katia et qui vient de Bourges. Voilà. Okay. Bon, et donc, il y a 20 ans, tu étais déjà là Il y a 20 ans, alors, euh, pas encore, Je j'étais à l'époque à Issoudun, en formation euh, de manager du monde de la musique, qui est une formation professionnelle, et j'envisageais, nous étions au mois de janvier, euh, janvier j'étais pas encore sûr de quel stage je ferais dans le cadre de cette formation, car, puisque cette formation commence en euh, début octobre, elle termine euh, mi-avril, et après on a deux mois de stage. Euh, deux mois et demi même, ça va jusqu'à début juillet. Au départ l'idée c'était de faire euh, un stage à la Fracama, qui est le pôle régional musique actuel, qui venait de se créer il y a peu de temps. Oui dont le président était un des responsables de Radio Béton à l'époque puis l'idée aussi était venue que si euh, le stage se passait bien, j'allais euh, passer à la direction de ce, ce pôle régional et puis en réfléchissant en participant en parallèle et bien avant alors, à la réflexion de cette salle euh, l'Astrolabe la, avec, euh, avec l'adjoint à la culture qui était Augustin Cornu euh, à l'époque de Jean-Pierre Sueur ancien maire d'Orléans et puis d'autres associations, il y avait l'oreille Radio Campus, tout un tas d'assauts moi j'ai beaucoup, beaucoup participé J'ai là-dessus et puis euh, j'avais un stage à faire, je me suis dit euh, faire un stage à la Fracama avec, avec des gens que je connais par cœur pour le coup, c'était Alexandre Tinsot, Roméo Alriquena, euh, dans un secteur que qui me passionnait mais j'avais peut-être un, un peu plus de d'action et de et puis plus un secteur au sein des musiques actuelles que je maîtrisais pas. Et au final, euh, je ne peux pas dire que le pot régional, je le maîtrisais davantage, mais j'étais entouré de gens qui euh, que je connaissais beaucoup, beaucoup. Et puis au final, j'ai décidé de changer d'avis et puis de postuler à un stage à l'Astrolabe qui va qui a commencé en mars, en, mars, en avril jusqu'à fin juin. Et euh, donc c'est un stage qui était à la com, euh, à la prod, Euh, à la programmation pas vraiment mais j'ai pu assister Fred dans les, ses, ses premières programmations ouais. au sein de l'Astrolab puis à l'issue du stage qui s'est terminé début juillet mi-juillet donc on était ju juillet 99 Fred me dit écoute on va ouvrir un poste de médiateur euh, des musiques actuelles médiateur culturel euh, à partir de septembre Et, et euh, derrière ça, il y aura la communication, il y aura un peu de production, il y aura de la programmation avec moi. On n'avait que 10 dates à l'époque. et puis plein 10, choses. Date 10 dates à l'année. 10 dates proposées par l'Astrolab qui était une régie ouais. directe, hein, ouais, qui, ouais. qui dépendait de la vie d'Orléans. Ouais. Le reste étant euh, assumé par les associations locales. Ouais. Donc il y avait 30 dates proposées par les associations okay. locales. Donc il n'y avait pas que 10 dates à l'année à l'Astrolab bien ouais. évidemment. Et euh, bah, suite à ça, j'ai postulé à ce poste de médiateur de musique actuelle, et puis j'ai été pris. À 12 ans, ce qui est. Hein, à 12 tu, tu ans. avais 12 ans. J'avais 12 ans. Et. Euh, ouais, J'ai commencé très tôt la musique à 6 ans. J'ai des... <rire> intégré une asso à 10 oui. ans et à 12 ans, je travaillais. Voilà, des images sur l'écran. Voilà. Euh, euh... Ah oui, c'est très joli. Bravo. <rire> Non, non c'était chouette et puis euh, bah, il, il y a plein de gens qui ont postulé et puis euh, il m'a sélectionné euh, ce qui était bien pour lui aussi à l'époque au-delà d'un de, euh, petit peu de compétences que je pouvais avoir c'est surtout que j'avais euh, vécu, j'avais euh, bénévolé euh, depuis pas mal de temps à Orléans donc euh, je connais un peu, je connaissais un peu le secteur des musiques actuelles euh, et les assos euh, bénévoles oui. dans ce secteur-là donc ce qui a permis à Fred lui qui arrivait fraîchement de Dijon Euh, bah de gagner du temps aussi pour pour fédérer ces assos autour d'un projet pour les convier pour leur pour les faire participer au projet aussi au début c'était euh, c'était des prémices il fallait construire ouais, avec tout était à faire ouais, ouais. et euh, Fred a bien œuvré là dans ce domaine-là et puis bon bah, je l'ai aidé euh, je l'ai aidé également à, à participer au montage de cette salle et et, euh, et puis à passer en délégation de services publics au bout de, au bout de 5 ans quoi ouais voilà. alors je ne te demanderai pas tes souvenirs de de, de vêtements de l'époque qu'elle que, était ta tenue vestimentaire on l'a sur l'écran très très beau costume tyrolien mais est-ce que tu as un souvenir de ta première programmation Ton, le, un artiste ou un groupe qui t'a marqué en disant Là, je suis content de l'avoir programmé celui-là et c'est un de mes premiers. Et... J'ai fait de la programmation alors, à double titre parce que j'ai fait avec, euh, avec l'Obsen, qui, euh, qui était l'assaut qui réunissait Radio Campus Orléans et puis euh, L'Oreille. D'où le nom. Euh, D'où le, le nom. Euh, Là-dessus, on était sur des programmations assez euh, variées parce qu'on avait chacun des couleurs musicales différentes. Il y en avait un qui était vraiment spécialiste de métal. Norbert Ferrand, qui chante dans Home Cooking, faisait partie de cet assaut. Lui, il était... Euh, pas mal autour des musiques reggae groove, ouais. et puis avec Romu on se complétait, on était sur la pop la rock euh, chanson, puisqu'on a il y a fait on y a fait on a fait quoi On a fait Benabar et Associé mm -hmm. euh, sous, sous, tout premier album, là où il était un illustre inconnu, Fabulous Troubadours moi j'ai été assez content ouais. de l'avoir fait à cette époque-là parce que c'était, à la fois c'est des deux gars que j'aimais bien, moi que j'aime toujours, même, même s'ils sont plus chanteurs euh, qui revendiquaient des belles choses qui avaient des textes chouettes, et puis qu'ils Dégager une espèce d'atmosphère dans leur. Euh, moi, c'est des, euh, des. On les a fait deux fois, c'est vraiment les deux, les deux moments euh, à l'Astrolabe où. Euh, J'étais content de voir la, la, la foule, le spectateur comme ça, au taquet, derrière, mmh. derrière ces deux gars-là. Super festif, ouais. ouais, Avec les bombes de balles, qui sont des nanas du coin aussi de Toulouse, qui les avaient accompagnés sur la deuxième fois. Donc ça, c'était un bon souvenir. Et ensuite, euh, et ensuite, il y en a beaucoup. C'est assez varié. Hein. Ça va des poupettes Mastas dans le club de l'Astrolabe, où, où on avait mis 300 personnes, alors qu'il n'en contient que 220. Voilà, il y a des moments aussi de de rock un peu euh, qui rentre dans le large. J'étais assez content d'accueillir euh, Converge et puis euh, tous les groupes qu'ils ont accompagnés et qui sont venus avec eux sur scène. C'est un groupe un peu emblématique sur scène, vraiment. Un groupe métal, un groupe hardcore mais qui me... Qui, euh, que, que je trouve vraiment très très bon c'est pas des groupes forcément que j'écoute chez moi au oui. long cours, mais il voilà, oui. y, y a aussi la, la force de la scène fait que tu découvres euh, et que tu fais du euh, programme de la musique aussi pour, pour ce qui se passe sur scène et, euh, et pas forcément ce que, ce que tu écoutes au long cours au quotidien quoi. des choses de folk, pop dans ce club depuis qu'on a ce club là, on y, euh, moi j'y ai vu des, des très très bons concerts un l'année notamment, que j'ai dû faire 4-5 fois, mais qui s'appelle Mathias Sten que j'aime beaucoup en concert. Et le dernier, en date, son dernier concert en date... C'était... Il a mangé l'artiste qui passait après, je trouve. Ouais, il a fait un concert... Moi, j'ai vu deux beaux concerts de lui. Pourtant, je l'ai vu plein de fois. Celui-là, et une fois, où on l'avait fait au Temple protestant. Exact. Où il était amplifié, mais très légèrement. Je crois qu'il était a cappella, d'ailleurs. Même s'il n'a pas un organe démesuré, mais... Wow. Euh, dit, mais qui c'est ce gars-là là, qui, qui, qui est très très beau qui est, euh, voilà, qui est et euh, à chaque fois qu'il a sorti un album on a essayé de le suivre alors là l'album devrait être là normalement il devait, alors, comme d'habitude avec sa force de frappe à Mathias l'album devait être là à l'automne donc c'est peut-être 2028 on ne sait pas mm -hmm. mais en tout cas chaque album c'est une claque et, euh, et sur scène il se passe vraiment vraiment quelque chose donc euh, il est venu pareil hein, ses micros je ne loupe pas dès qu'il fait un album il vient et en plus il est passionnant écouter, raconter son, sa démarche euh, musicale et euh, spirituelle, mmh. et donc euh, l'album voilà, Le Nouveau devrait pas tarder à arriver je vais essayer de le relancer un petit peu en passant par, pas par le satellite mais par les pigeons avec Mathi et Mathias, et puis voilà il sera aussi euh, là, et c'est vrai je confirme la dernière date qu'il a fait à l'Astro était magnifique voilà, donc euh, ça c'est quelqu'un qu'on va suivre qu j'ai essayé un petit peu de le promouvoir à, en région centre ou ailleurs, parce que je pense qu'il y a des oreilles qui pourraient ouais. aimer et programmer euh, cet artiste-là. Mais euh, bah on le retrouvera à l'Astrolab, quelque soit. Voilà, On attend son nouvel album et puis on, on le refera jouer dans le club de l'Astro, dans la grande salle, si jamais il y a une occasion qui s'y prête. Quoi alors vous l'aurez compris là on est déjà en, à regarder vers le futur puisque euh, voilà c'est un homme d'avenir Mathieu Dufault. Euh il y aura des il y aura des une petite fête à l'astrolab guettez ça il y aura une petite fête pour l'anniversaire c'est ça Oui, ouais on va on va faire euh, trois DJ trois DJ qui euh, qu'on connaît que le public de l'astro a connu qui sont euh complémentaires qui vont faire danser les gens vraiment que sur de la bonne musique. Euh, donc c'est les 20 ans, c'est retour en 99 donc les bubble c'est une bubble boom en fait tout simplement. Et faut être habillé à la façon, que c'est ça Euh faut faut être habillé Il On aucun... peut faut, faut être habillé. Non, c'est pas c'est pas obligatoire. On peut venir nu. Oui. Très bien. Je une note. Non, non, mais euh, au mois de mars, vous faites comme vous voulez, dénu si vous voulez. Euh, il fait chaud à l'Astrolabe, effectivement, mais quand même, non, non, après les gens se déguisent parce que c'est on a un thème euh, tous les tri, tout, à chaque bubble, les gens qui ne se déguisent pas sont les bienvenus, on ne va pas un, imposer en obligatoire la tenue, mais c'est l'occasion de danser et de boire un verre ensemble sur ces 20 ans, et puis on retrouvera... Euh, sûrement des, des photos de l'époque un peu des, qui ont émané les 20 ans de l'Astrolabe euh, les visuels aussi des programmes, on est en train de rechercher tout ça euh, voilà, les 20 ans ça fait 20 ans qu'on les, qu les crée, euh, donc on n'a pas décidé de faire autre chose particulier euh, on a fait les 10 ans c'était un symbole euh, pour l'Astrolabe et après, euh, voilà, les anniversaires on pourrait les faire tous les 5 ans, tous les 10 ans tous les bon, bon bref On fait un petit clin d'œil, qui est sur le tour de la musique et sur le tour de la, de la fête, quoi. Bon, eh ben, ça, ça sera le samedi 16 mars. Euh, voilà. Donc, ça sera à l'Astrolabe, euh, Bubble Boom, retour en 1999. Et puis, dans, puis, dans quatre ans, c'est les 30 ans de Danserox. Ouais. Hein? Ça se fête aussi ça quand même Effectivement euh, 30 ans ça fait un petit peu mal Alors, Je, je t'en prie, merci euh, On va commencer donc à décortiquer un petit peu la programmation à venir euh, Je te propose de commencer avec Michelle et David Ou Michelle David ou Michelle David c'est Michel une américaine ah, Michelle David, c'est parti Donc ça ce sera le vendredi 1er février à 20h30 ouais, Elle euh, c'est une américaine qui est accompagnée par des musiciens hollandais euh, J'ai euh, découvert ça il y a un an Je l'ai vue euh, dernièrement avec une section cuivre Là, Elle sera pas accompagné, c'est son cuivre, il y a juste un quatuor autour d'elle, euh, de la sole. Euh, du blues, euh, une voix exceptionnelle, vraiment, euh, et puis des très bons musiciens derrière. Et pour couronner euh, le tout, on aura l'avenue de Home Cooking, qui est un groupe euh, orléanais, mm -hmm. euh, bah, qui est, dont le chanteur, est, on en parlait tout à l'heure, est Norbert, qui est un amateur de soul, de funk, de musique du monde, de plein de choses. C'est un c'est un, mélo, un mélomane, quoi. Et ils sont sur le répertoire de reprises de soul, funk, blues... Euh, accompagné par des musiciens Qui, qui jouent tous dans des, euh, Soit dans des formations de jazz pro Soit dans d'autres formations Donc super bon zikos derrière Très bon chanteur Très bon ami par ailleurs Et euh, ça a lieu dans le club Et dépêchez-vous Parce qu'il doit rester 8 places Ah oui Voilà Mais alors D'accord. Voilà. Moi, j'y allais tranquille à ça, moi. Non, bon. non, ah non, bah non, non, non. non. non ça... En fait, euh, depuis qu'on a fait, euh, on a fait deux concerts de soul L'année euh, dernière. On avait fait euh, Sugarman Free, Les Fils, pardon. Euh, ah, les Fields, qui était très, très bon, en grande salle, qui vous. était euh, ouais. qui était plein. Et on avait fait un américain, qui euh, Robert, and et voilà, the pareil, qu'on avait, euh, on avait rempli le club. Et il y avait un public qui euh, sur les Fils avait euh, joué la carte des deux concerts, en fait. Et euh, j'ai l'impression que la sol, les gens aiment bien ça. Ah bah bien. Ouais. Voilà, donc tant mieux. Et puis quand il y a des belles choses, c'est pas systématique, hein, mais on y va. Bon. Bah, un des plus beaux souvenirs à l'Astro, moi, c'est le concert de Sharon Jones, qui était ouais. fantastique. fantastique. Ouais, ouais. Et ben, on en reparlera parce qu'il n'y a pas de Sharon Jones, non. Euh, mais de, de, de personnes qu'elle a inspirées. Et on va, on va accueillir un, un grand monsieur aussi, euh, qui, est, qui est anglais, là, qui va venir prochainement. Qui va venir prochainement entre janvier et mars Ouais, JP Bimini Oui. Ouais, donc on en reparle tout à l'heure Puisque ce soir dans The Rocks On parle entre janvier et mars Je lance attention Je m'éloigne car C'est très loin -ce que Oui ça marche Nobody but the Lord Je viens de recevoir un message. Ah, un joli concert en perspective, je ne saurais dire mieux. Ça, c'est à prendre, ça. Ça va être très très bien. Donc, c'est Michel David. Elle sera en concert dans le club à l'astrolabe vendredi 1er février à 20h30 et euh, avec Home Cooking en première partie. Ça va être chaud. Oui, ça va être chaud. Et euh, ouais, ouais. Ce que je disais. Donc, on va, on va. On, je pense pas qu'on passera dans la grande salle parce que j'aime bien aussi. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de frustrés en disant ça, mais j'aime bien aussi le, bien le, les club, le les odeurs de sueur. Les odeurs de sueur, forcément, j'en suis. Oui. Ça fait 20 ans que oui, j'en respire. <rire> euh, non, non. Bah, Mais c'est surtout la proximité, euh, ce, euh, ce genre de musique dans un club comme ça euh, est d'autant plus important quand c'est plein euh, que d'avoir juste 50 personnes en plus et passer en grande salle où il y aura pas, il y aura pas cette chaleur, il ouais. y aura pas voilà. Et euh, j'ai hâte de voir ça. Euh, je l'avais vu dans des conditions euh, plus ou moins bonnes à Paris et puis euh, bon voilà, on la on verra, verra, verra censée cuivre pour info. mais bon, ah, ça, ça, ça va manquer un petit ouais, peu. Ça. ça va manquer, je pense. Je sais pas s'ils vont être joués... Euh, je peux te les au, faire avec la bouche. Au, si tu, <rire> tu peux me les faire avec la bouche. Non, non, non, Écoute, non, non. tu peux tout faire, le sax, <rire> la trompette, tout. tout. tout. Je suis multicuivre. Tiens, je, je découvre des talents de oui. mais mais intéresse-toi aux gens. <rire> C'est vrai. On fera plus de jeux. <rire> Bon bref, euh, voilà, des performances vocales, à la prochaine fois. <rire> euh, voilà, donc euh, ça c'est euh, le, le troisième concert qu'on qu accueillera dans le Club de l'Astron. Alors, puisqu'on était dans cette ambiance un peu moite, est-ce qu'on ne causerait pas maintenant de Jungle by Night qui passera le mercredi 13 février à 20h30 Oui, alors ça, je suis assez content. Euh, J'hésitais, en fait, euh, parce qu'ils sont quand même 9 ou 10 sur scène, que c'est le genre de groupe que j'ai découvert vraiment euh, il y a 4-5 ans. Ça fait 4-5 ans que j'ai envie de les faire. Quand, je, que dans je, la petite salle, hein euh, 9 sur 10 dans la petite salle. tu ouais, as bien conscience de ça. Ouais ouais ouais. Alors, euh, au départ, je me dit, tiens, je vais les faire. Euh, son dans festival le vestiaire, dans le vestiaire dans le festival et puis comme ça Le festival au pop-up, il a le don aussi de capter du monde et de, de impliquer une découverte et de les gens vont et du coup le groupe va jouer devant et puis j'ai pas résisté à l'idée de les faire dans le club quand même. Euh, J'en ai parlé euh, au technicien de l'AstroLab, je lui dis ils sont 10, est-ce que ça marche Et il me dit bah pff, normalement non. <rire> euh, J'en avais parlé à l'agent euh, français qui en a parlé au sonorisateur hollandais qui a dit ok on y va. Euh, donc on rajoutera Un, patrie, un pratique à batterie euh, Sur un, un côté de scène Qui permettra de gagner un, un mètre d'ouverture euh, Effectivement Ils vont être un peu les uns sur les autres euh, Qu'est-ce qu'ils font ces gars-là Ils sont ultra jeunes, je ne sais pas s'ils ont 25 ans Pour la plupart, euh, ou alors ils viennent les avoir Ils ont commencé la musique il y a longtemps Ils en sont à leur quatrième album je crois Ils sont jeunes, tout jeunes et beaux, ouais. c'est agaçant ils, euh, ils, ils, ils font tous les gros Festivals parce qu'ils sont beaux Même s'ils ne sont pas connus au Ils captent du monde, et ils impliquent du monde dans leurs concerts, dans les festivals. Mais c'est un grand moment, c'est l'afrobeat, la musique cubaine. Moi, c'est un mélange de plein de choses, de rock, de funk. C'est des ultra bons musiciens. Euh, voilà, euh, pour en avoir parlé avec euh, quelqu'un il n'y a pas très longtemps là, qu'ils avaient fait autant machine, ils étaient dans le club également, ils sont pris une claque monumentale quoi, vraiment. Euh, ils étaient pas très nombreux à l'époque euh, dans le public, je dis bien. Et euh, voilà, ça c'est vraiment le le groupe un peu coup de cœur que j'essaye de faire depuis pas mal de temps. J'ai choisi la solution la plus critique, c'est-à-dire le club. <rire> Et je suis assez content Et avant il y a un, un amateur de musique Qui s'appelle euh, Alim Fantôme C'est son nom de DJ, c'est Carl Verdot Que vous, vous pouvez retrouver à la discothèque De la ville d'Orléans, euh, donc euh, tout en haut de la médiathèque Qui est un mec qui est passionné de toutes les musiques Qui a une culture musicale euh, Assez impressionnante euh, Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait jouer Et pour le coup, il n'y aura pas de première partie Ça sera lui la première partie Il n'y aura pas de groupe Et on demande à Claire Verdot de faire un set d'une heure Comme un vrai groupe Et il va. Euh, L'idée, c'est de faire euh, d'écouter de, de la bonne musique tout en buvant un verre et puis euh, de danser, pourquoi pas Parce qu'il est capable de nous faire danser avec des trucs inconnus au bataillon. Mais il a ce sens de du vrai DJ de la recherche. Il est c'est un, c'est un, un fouineur de vinyle depuis euh, 20-25 ans. Et quand je dis dans tous les styles, c'est ça. Hein, je, il peut jouer du rock, il peut jouer de l'électro, il peut jouer de la musique euh, euh, groove comme ça. Et il peut aller dans des genres assez spécialisés. Donc voilà, plaisir. Plaisir de, de le revoir Une belle soirée en perspective avec Aline Fantôme et Jungle by Night bon on va se passer un extrait de Jungle by Night avec un morceau qui s'appelle Hot Mama Hot je pense qu'il n'y euh, a rien à rajouter C'est ça. Euh, à part que moi je serai absent cette semaine donc euh, vraiment là c'est pas bien c'est un mauvais timing, attention je m'éloigne c'est des vacances c'est pour ça et, ouais, et ça commence Love 7 minutes le morceau c'est peut-être un peu audacieux Ah c'est l'afrobit, c'est jamais... Euh... C'est l'afrobit. Voilà, fais là, n'a jamais fait des morceaux trois minutes. Ah. viendront avec leur cuivre, sinon ouais. ce sera dommage. Ouais, ouais, pour le coup, ils sont euh, ouais l'Afrobeat est un peu euh, oh, obligé, un peu, un peu obligé de venir, euh, notamment les enfants de Fela qui, qui fait Mikuti, qui, est, qui joue du sax et puis plein d'autres. Non, non, ils, on avait fait d'autres, euh, on avait fait un petit bal Afrobit Orchestra deux fois. Là ils, là, ils étaient venus deux fois et chaque chaque fois ils avaient fait un set d'une heure et quart, pause d'une demi-heure, euh, ça joue une heure et quart. Ça, c'est des Américains. Euh, voilà ces genre de formations qu bah, Qui sont vraiment euh, tombés Dans la musique de Fela Et puis qui la, qui la ressortent à leur niveau Alors on peut Il euh, y en a qui parlent des jazz de jazz Mais il si, y a plein d'influences Et ça joue très très bien euh, On bouge la première minute du morceau Et puis on se réveille une heure et demie après <rire> Et on s'est aperçu qu'on n'a pas arrêté de danser C'est un peu ça l'idée Et euh, bien content en tout cas Jungle by Night donc ce sera le mercredi 13 février Alors euh, il reste des places là Oui ouais, ouais, ouais, ça Il y, a, il y a les places se vendent Mais oui, oui il reste de la place Et Donc si les enfants de Fela viennent C'est complet <rire> C'est déjà complet Les, euh... les, les illégitimes où Personne ne rentre C'est ça Bouga <rire> Booga Boogaloo Je vous propose ce morceau Là on va changer un peu de style Ça va être un petit peu plus velu Une batteuse Un chanteur guitariste c'est pas les White Stripes, c'est pas les Liminianas c'est les Schizophonics ouais, c'est un peu plus crade que les White Stripes ça serait, euh, on est plus dans les, les sons des MC5 dans des, dans ces, euh, avec un chanteur ultra charismatique, qui saute partout qui saute partout, je confirme euh, qui a qui a fait un peu sensation lors du festival des Cosmic Trip, on en parlait tout à l'heure gros festival de garage, de rock and rock'n'roll euh, de rock'n'roll un peu le, la mec du festival et c'était un truc qui est sorti du Euh, voilà, c'est euh, quelqu'un qui nous a proposé ça. Et puis avant, un duo qui n'est pas vraiment dans le même genre, mais qui est un, un duo que j'aime bien de, euh, de tour, euh, que je voulais faire jouer depuis, depuis pas mal de temps. Donc c'est un peu la grosse note rock and roll, parce qu'on est pas mal sur un trimestre groove sur ce oui, trimestre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pas beaucoup de folk, pas beaucoup de rock. Non, il euh, y en aura euh, plus dans l'autre trimestre. Ah. Voilà, il y a déjà pas mal de choses d'annoncer de, même, et puis qui vont être annoncées d'ici peu là. <rire> Moi, je guette rien à nous annoncer, rien à si, nous si, Il si, ah, si, si, euh, si. y a plein de trucs qui sont déjà faits. C'est qu'on n'a pas eu le temps de tout faire, mais les, les annonces euh, dans du rock un peu énervé moderne. Il y a des belges qu'on a plaisir de retrouver. Il y a la jungle, euh, ski, euh, la jungle, cocaïne, peace, et puis euh, le troisième. Ça, je m'en souviens plus. Donc, c'est trois groupes. Qui sont francophones, belges, qu'on avait déjà accueillis, les trois, pas la même édition, mais dans les Hop Hop Hop, le festival. Là, on va faire un week-end dédié à la scène belge. Le samedi, on aura une diffusion de, de films d'animation euh, réalisés par un duo de réalisateurs belges d'une quarantaine d'années, voire un peu plus, qui ont fait tous les paniques au village, les paniques ah oui, au monde. Voilà. Très bien. Très très bon. Donc, on va à la fois. Avec les filles jouées, là, tout ça. Oui. Très va, bien. Voilà, avec le cheval, est qui, qui, qui est un peu débile. Qui là, prend la douche. Qui oui, prend bien. la douche. Très bien Et il euh, y aura un documentaire sur les deux réalisateurs Qui vient de sortir, qui n'est pas encore diffusé là. Et euh, un petit repas thématique J'espère au bec à vin Et puis le soir Plus la, la, la couleur groove La musique électronique De la scène belge Tout ça avec euh, voilà, quelques surprises dans chaque soirée euh, Ça c'est pour le week-end belge Dans en Rock on y verra Bodega prochainement Qui est un groupe anglais que j'aime beaucoup Euh, qui est récent, qui vient de sortir un album on, je le note on retrouvera The Psychotic Monks, qui vient de sortir un nouvel album également qu'on avait découvert grâce à Florenza au 108 dans le cadre d'une édition de Hop Hop Hop Euh, qui est différent de Bodega, qui est euh, plus subsyqué, gros rock, et puis Cerveau, pas le Cerveau de Montpellier qui, euh, qui est un trio qui n'existe plus, mais le, les jeunes sur le même label de Mankins, euh, qui est un label français de Rouen. Cerveau qui s'inspire de Joy Division mais avec des sons plus ronds dans l'art. Euh, ils ont bien digéré la voix, ils ont bien digéré la musique et un son beaucoup plus contemporain. Euh, un truc très très beau dans la lignée des Fleet Foxes Fleet euh, Mec de Grande-Bretagne qui s'appelle Novo Amor A écouter, très très belle voix Je le note aussi Et puis Wise Blood, également une chanteuse euh, Qu'on voit au mois de mai euh, Une asso qui accueillera un groupe de hip-hop qui s'appelle VSO euh, Qui est du sud de la France Qui est en train de pointer son nez et, et faire beaucoup de concerts etc etc etc et le etc bah tu reviendras en reparler au micro etc avec un temps ouais non parce qu'il y a beaucoup d'assauts qui nous sollicitent ouais c'est ça il fera chaud le soleil tout ça exactement mais là on est sur les schizophréniques du coup avec coucou et donc ce sera le mercredi 27 février à 20h30 quelque chose à rajouter avant que je lance le non vive le rock'n'roll bouga bouga bougalou c'est parti grosse guitare 27 février, autant vous dire que ce sera dans la petite salle à l'Astrolab, 20h30, les Schizophonix, à mon avis ça, ça va être très très très très bien ça. Ouais ouais, et puis pour, euh, pour passer du son avant, les, avant, avant coucou et puis entre le changement de plateau et après, c'est Blutch, euh, guitariste des Bugsome Blade ça et de Strong pas. Commons. Dès qu'elle m'a bougalou Voilà, et puis dès qu'il euh, voilà, y a ce son de guitare, cette voix aussi, euh, il voilà, y, y a pas mal de groupes qu'on a fait. Euh, Euh, Qu'ont ces sons-là bien caractéristiques, voilà, à la fois avec guitare proche des, de, de celle de, bah, des MC5, mais des souches de plein d'autres choses, et puis des voix aussi euh, vraiment habitées. moi j'ai euh, hâte de les voir sur scène, les, les garçons. Ouais. Enfin, le garçon et la fille, d'ailleurs. Ouais, je crois, fille basique, basique, en... je crois que la fille, je me demande si elle n'a pas été remplacée. Ah, c'était madame, je crois, non Ouais. Ah, bah mince, il y a de l'eau dans le gaz. The Schizophonics, donc, en tout cas, ce sera le mercredi 27 février à 20h30. Euh, ce soir, dans The Rocks, on a la chance d'avoir Mathieu Dufaux qui nous parle de la programmation de l'Astrolab qui se déroulera de janvier au mois de mars. On va parler aussi un petit peu à la, la mi-temps des copains, puisqu'il y a des bien jolis concerts qui vont venir aussi ailleurs. Euh, dans la catégorie euh, rock, pop, chanson, euh, dans la programmation de Saint-Jean-de-la-Ruelle, voilà, c'est fait. Euh, <rire> au Zénith, C'est fait aussi Mais en tout cas euh, Il y aura un beau concert Qui va arriver Au Blue Devil Ce sera Paul Collins Et puisqu'on était Dans ce Ouh. dans ce style Des schizophonics Là je sais que Sylvain euh, Des Sockoy Fever Qui sera là la semaine prochaine Pour une émission spéciale Thématique à deux C'est mieux euh, <rire> Ça y est Moi j'ai mes armes Ça y est Eh bien il doit faire des bons Puisque je lui ai envoyé Un petit mail Paul Collins euh, Pour vous situer un petit peu C'était le batteur D'un groupe Qui s'appelait Les Nerves Qui euh, était un trio Avec Jack Lee Et Peter Case Qui allait fonder les Plimsouls juste derrière. Et donc, ce trio a duré quelques mois. Ils ont fait un tube énorme qui s'appelait Hanging on the Telephone, qui a été popularisé par Blondie. Et ensuite, il a, il a un peu comme l'a fait le batteur de Nirvana, et qui est devenu guitariste et chanteur des Foo Fighters, lui, il a fait pareil. Il a monté le, un groupe qui s'appelait Paul Collins Beat. Qui a eu bah voilà c'est la, la power pop dans ce qu'elle a de plus magnifique. Alors il a perdu ses cheveux, il a gagné des lunettes, mais le dernier album on a l'impression qu'il a encore 18 ans. Très bon dernier album. On va se passer un extrait avec le morceau qui s'appelle You Belong to Me de Paul Collins et donc il sera en concert au Blue Devil. Ce sera le 20 février. Euh, donc voilà je pense que ça va être un bon moment. Et puis juste euh, euh, avant euh, le 17 janvier il y aura Rod Taylor qui passera au bouillon. Et Rod Taylor c'est un vieux vieux reggae reggaeman euh, qui qui office officie depuis les années 70, mmh, je crois, mmh. et qui, euh, lui, n'a pas perdu sa voix. Et euh, on va se passer un, ce son mini-tube, on va dire, qui s'appelle Mister Money Man, dans une version un peu remaniée, puisque c'est une version assez contemporaine, mais c'est un morceau qui date d'il y a très longtemps. Donc ça, ce sera au bouillon le 17 janvier. Donc je te propose d'écouter, mon cher Mathieu, ces deux morceaux. Allons-y. On commence avec Paul Collins. Oh, je dis, non, je disais, on commence avec Paul Collins. You're tired of living with me How many times you've gone before Do you keep coming back, coming back What did I do, what did I say To make you carry on this way A thousand days, a thousand nights I wish that you were here Holding me, oh so tight Why can't you understand The things that you mean to me Why can't you understand you mean Now Car and smoking cigar, you don't care at all. You've been telling them say you're gonna do your best. You never forget a word you say. Oh, oh Mr. Money Man, give the people and helping. And oh, oh Mr. Money Man, help the people why you care. That's easy. The people need an helping hand. Life in the ghetto is not easy. Help the people while you can. Oh, oh, Mr. Money Man. Give the people an helping hand. Oh, oh, Mr. Money Man. Help the people while you can. The people that help me at all Rod Taylor avec Mr Moneyman qui sera le 17 janvier à 20h30 au Bouillon, donc ça, ça sera une bonne surprise. Et puis Paul Collins juste avant avec You Belong to Me qui sera lui en concert au Blue Devils le 20 février. Et puisqu'on était dans le reggae et dans, euh, dans tout ce qui va avec, et bien il y aura une belle date aussi à l'Astrolabe puisque c'est ça dont on parle ce soir. Ce sera le vendredi 8 mars à 20h30 dans la grande salle et ce sera Rod Anton, pas un perdreau de l'année non plus. Non, non, non, il, vient, il a sorti un deuxième album il y a quelques mois, voire une année, euh, voire une année et puis on ne l'avait pas encore fait à l'Astrolabe, Rondondon euh, était venu euh, une ou deux fois déjà à l'Astro, Logique, groupe euh, bah, qui est basé à Tours pour la plupart il a séjourné un petit peu à Orléans euh, et, super belle voix, il a fait des choses avec Cédric Maïton des Congos. il a croisé le fer avec pas mal de Jamaïcains moi j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien les musiciens qui l'accompagnent, donc naturellement on voulait le faire venir et puis, The Riot, qui est un groupe pareil, d'Orléans et de Tours euh, autour du reggae, donc là c'est un plateau régional, et euh, c'est vrai, il y, y a moins de groupes de reggae qu'avant euh, à Orléans, en tout cas, parce qu'il y en avait quelques-uns au début de l'Astro, puis quand il y en a des bons, et puis des gens que, bah, qui produisent un bon reggae on y, on y va euh, sachant que les Jamaïcains ils sont pas... alors soit il y a les anciens bah, qui commencent à être trop anciens pour les faire venir, pour ceux qui restent Et puis des gens comme Rod Taylor dont tu parlais euh, Des gens comme Horace Andy Des Anglais etc ouais. Qui ont encore des belles voix qui, ont, ouais. euh, qui sont toujours accompagnés par des très très bons musiciens Ce qu'on appelle un backing band Donc euh, on en fait est pas Ce n'est euh, pas ce qui caractérise La programmation de l'Astrolabe Mais on est toujours attentif Et puis avec aussi des propositions d'une asso qui est basée euh, Sur Orléans qui s'appelle Musique et Sourire qu'on, qu ont déjà proposé du reggae à Saint-Jean-de-la-Ruelle Quand Frédéric était là Et, euh, et puis à l'astrolabe et voilà donc euh, on, on en trouve de, de temps à autre. Alors on se passe un petit morceau de Anton Ouais avec plaisir. Ouais. C'est parti. Come together. All right. Compris, le titre était Come Together. C'était donc, euh, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je désannonce là? Je, je désannonce Ron Anton, oui, et qui, avec ses Ligériennes, qui chanteront Come Together à l'Astrolabe. Ce sera dans la grande salle et ce sera le vendredi 8 mars à 20h30. Euh, avant de passer à la suite de la programmation j'aimerais quand même mettre en lumière quelque chose qu'on ne peut pas vous faire écouter mais que je vous conseille d'aller voir j'ai vu quelques images un petit peu comme ça sur le net ça m'a intrigué c'est un spectacle qui a été déniché je pense par Julie et qui s'appelle Petit Migrant Et euh, ça a l'air magnifique Alors c'est un spectacle qui est en fait euh, porté par un orléanais, Sébastien Crinon euh, qui, ah oui. euh, voilà, qui est comédien, metteur oui. en scène Qui dirige une compagnie Et qui nous a sollicité Qui est voisin de, de Fred, le directeur de l'Astrolabe Et qui ont été sensibilisés l'un comme l'autre Sur les migrants Et notamment les petits Puisqu'à l'école primaire euh, des Bleussières où, où étaient les enfants de Fred Et où, sont les, où étaient les enfants de Sébastien Crinon il y a des gens qui sont mobilisés pour accueillir euh, ces petits migrants et, euh, notamment qui ne pouvaient pas euh, accéder à la scolarité qui ne pouvaient pas pour certains dormir euh, dans un logement donc ils sont mobilisés en organisant des événements pour avoir de l'argent euh, voilà, avec les parents, qui ont, euh, avec des artistes qui, sont, qui ont joué euh, gratuitement euh, dans ce cadre là Et je pense que cette histoire-là a dû contribuer à la création de ce spectacle... Auprès du qui vient de Sébastien Crinon alors plein d'autres choses hein. Son, son parcours de comédien l'amène partout en France donc il a sûrement nourri des anecdotes et avant de créer ce spectacle il y a tout un tas de rencontres avec des enfants il y a, une, il y a des périodes de résidence également avec euh, une autre comédienne qui l'assistera euh, lui étant musicien mais étant comédien sur cette pièce là la pièce n'est pas du tout euh, arrêtée pour l'instant elle n'est pas terminée il y a plusieurs périodes de résidence On a, là, il a une qui a commencé en quatre, en, là en octobre octobre-novembre 2018 et on aura deux autres périodes avant la production du spectacle à l'Astrolabe voilà. euh, il y aura beaucoup de séances scolaires oui. et pour, pour alimenter ce spectacle et pour le, le créer en fait ils se déplacent à la fois ils vont faire des, du collectage ils vont collecter du son, des paroles d'enfants mmh. sur le sujet de la, du migrant et, voilà. et euh, c'est l'occasion un peu d'aller voir un spectacle qui, qui est vraiment pour les enfants mais pour la famille, euh, autour d'un sujet euh, contemporain, euh, voilà, qui est, euh, et c'est l'occasion aussi de, de sensibiliser les enfants, puisque ils, ils approchent cette notion de migration et de migrants euh, chez les écoles primaires, euh, et, et tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire, donc c'est aussi l'occasion de faire un, un petit temps de, de conversation, d'échange avec des enfants, et où, puis on s'aperçoit qu'ils comprennent très vite les choses ouais, en fait. ouais, ouais. Voilà. je confirme très, euh, voilà, très important et puis euh, et en même temps je pense que ça sera pas les dossiers de l'écran parce que j'ai vu des images ouais. et c'est magnifique quoi c'est ouais. magnifique c'est un mélange de musique et de peinture en direct ouais. sur des transparences euh, assez monumentales ça a l'air très très beau Donc, ouais, on a ouais. vu juste une petite ébauche qu'ils ont présenté au comité d'experts de la DRAC euh, Direction régionale des affaires culturelles ouais. pour voir s'ils pouvaient souscrire à un financement et euh, déjà ça a laissé quelque chose euh, moi j'ai hâte que ça soit terminé de voir parce que c'est assez prenant euh, comme tu disais si bien les dessins qui succèdent, qui apposent les uns des autres sur les uns, une construction en fait en forme de. où les dessins sont pendus. Et puis euh, Sébastien Crignon qui, euh, qui fait du sampling de mer, qui voilà, de tous les, les, les problèmes qu'ont rencontrés les migrants. Bref. Un beau spectacle en perspective, je pense, ouais, et qu'on coproduit avec d'autres salles dans la région centre. Très bonne idée. Petit migrant, salut Julie au passage. C'est le samedi 23 mars à 16h pour tout le monde. Et puis, pour les scolaires, je vous renvoie au site de l'Astrolab et puis je vous renvoie également au petit programme papier de l'Astrolab. Vous aurez tous les renseignements, ça a l'air très très joli. Il y a un groupe qui m'intrigue dans cette programmation de l'Astrolab, je crois que tu m'as pas apporté de son là-dessus, c'est Steak and the Western Tuk Tuk. Non, il n'y en a pas de son. Euh, STEC, c'est un groupe qu'on a déjà accueilli à, à l'Astrolab. C'est un groupe issu du Capsule Collectif. Capsule Collectif, c'est voilà, un collectif qui rassemble des musiciens euh, rock, des musiciens jazz euh, assez variés. Est, il y a Yacht Club qui est issu de ce collectif-là et d'autres musiciens. Ils sont aussi bouillonnants que le, le Tri Collectif, qui est un, un collectif de musiciens d'Orléans euh, qui propose euh, jazz, musique improvisée. Bobo Fever vient de ce mmh. collectif-là Notamment pour le plus pop On va dire entre, entre guillemets Et euh, on a porté ces projets de coopération avec l'Inde depuis euh, quelques années, l'Astrolabe et on a décidé de, le, de passer le bébé à, aux capsules collectifs, et, et qui va porter pour le compte de la région centre cette coopération euh, musicale en fait. Et euh, le, le trio Stek est parti en Inde plusieurs, euh, plusieurs fois, et on crée un répertoire avec une chanteuse et un chanteur, euh, d'où le, le nom qui a été rebaptisé Stek and the Western Tuk-Tuk. <rire> euh, et ils vont venir faire un concert en, plusieurs concerts en, en région sortes. on les verra à Vendôme, on les verra au petit Faucheux à Tours, on les verra à l'Astrolabe également et euh, il est possible qu'on les voit dans d'autres endroits, la, la tournée était en, en montage, et, et voilà, on joue, euh, c'est toujours des réunions assez improbables, parce que à la fois, les, les, ces musiciens-là, alors sur, surtout issus des deux collectifs, parce que Boboun avait fait ce voyage-là, et avait fait une création avec deux chanteurs, les, ces musiciens-là ont cette capacité à se à être en phase avec les rythmes proposés par les Indiens. Nous, on avait envoyé Mesparo et Piano Chat. C'était plus compliqué pour eux, vraiment, puisqu'ils avaient, voilà, c'était de la pop qui jouait et de jouer avec des musiciens indiens, on n'était pas sur les mêmes rythmiques. Ouais. Et voilà, ils disent, mais on parle pas le même langage, là. On peut faire des, des, des improvisations vocales, mais musicalement, on peut pas nous ouais. suivre et, et voilà. Et là pour le coup ces musiciens bah, qui sont issus de formations de jazz ou euh, d'école en tout cas eux arrivent à, à se plier au truc alors Steck c'est euh, la, la formule qui est en train d'évoluer euh, ça réunit pas mal de choses c'est de la pop, du jazz, c'est assez délirant c'est euh, une personnalité aussi forte que Yod Club qui est un autre membre du, de ce collectif le capsule collectif basé à Tours je vous invite à, à regarder ce qu'ils proposent euh, sur leur site internet, il y a plein de choses intéressantes Et à l'occasion de ce leur venu et de cette création-là, on, on parlera un petit peu de tous les projets qui ont coopéré. On mangera... Euh il y aura Caro qui nous fera des petites, euh, un petit apéro indien pour l'occasion, proposé au public et puis, euh, et puis on aura une heure de, de répertoire qu'on va découvrir ensemble, il y a un petit extrait sonore euh, sur leur vidéo euh, où, ils, où ils ont monté ils ont fait un montage de leur, euh, de leur euh, séjour en Inde mais on n'a pas à proprement dit de l'audio euh, voilà donc on va, on va découvrir et on va découvrir, mélange de musique indienne des Beach Boys, de Kiss Jarrett, des Beatles déjà ça c'est la formule de Stan Voilà. déjà à la base euh, associé à un chant euh, indien donc des chants euh, soit des chants traditionnels soit des chants pop mais avec des rythmiques complètement différentes aux nôtres quoi. Bon alors ça c'est le jeudi 7 février à 18h30 à l'astrolabe c'est pas cher c'est gratuit. Oui. Et puis, eh bien, puisqu'on n'a pas de son, on va plonger maintenant dans les dents de l'Adligator qui revient régulièrement se faire les canines ouais, à l'Astrolabe. Belle... Ouais, ouais c'est une belle proposition euh, faite par des passionnés de musique, donc Jean-Christophe cours qui a géré le rock dans tous ses états à Évreux, qui a géré euh, euh, l'abordage à Évreux, qui est un gars d'une cinquantaine d'années, qui, est... qui a été élevé au rock'n'roll, au blues, euh, à la musique américaine. Stéphane Deschamps qui est un grand journaliste. Euh a parcouru est les, est les sujets blues, rock and roll dans les Arocs, c'est lui, il en ouais. reste encore des bons journalistes en Arocs, ils sont plus très nombreux mais <rire> bon, en tout cas ils ont plus de place pour faire des beaux papiers et euh, lui en fait partie et puis Xavier qui est le programmateur de la Marroquinerie qui aime bien ça aussi, Marroquinerie située à Paris nous ouais. propose plusieurs plateaux Les Nuits de l'Alligator voilà et euh, ça fait euh, une quinzaine d'années, ouais. bon, un peu plus que ça existe l'année dernière on a vu des choses improbables à l'Astrolab on a vu Altingun, qui est euh, groupe hollandais qui faisait des reprises du répertoire 80 euh, turc joué par des gens d'origine turque ou joué par des turcs qui habitent en Hollande euh, on avait les filles d'Ili qui étaient des Nigérianes qui proposaient un blues euh, à l'instar de ce que peuvent proposer nos amis euh, euh, les maliens euh, que, que j'oublie là Voilà. et puis un autre truc qui était plus dans la lignée de Timber -Tumber, Timber Timber qui n'était pas du tout canadien, qui était bordelais, et qui, euh, qui, avait, qui a une voix un peu qui ressemble à Tim Morton, et voilà, guitare-voix. Et là, cette année, c'est encore trois compositions euh, propres du alligator. J.P. Bemini, c'est un Anglais euh, qui fait de la soul. Euh, on parlait de Sharon Jones, on est en plein dedans, sauf qu'il est masculin, mais il a, il a été nourri à la musique au Burundi. Il est parti euh, rapidement du Burundi parce qu'il a eu... Euh, Il a été blessé deux trois fois On a, là, il, voilà, il a subi les, les affres Des guerres civiles du Burundi Et il est parti euh, Et il vient de sortir un album Il y a quelques... J'ai écouté ça, je me dis qu'il y a vraiment Un petit bonhomme là euh, Et merci les de l'Alligator, vous avez fait... De voir euh, ce bonhomme là j'avais pas euh, un label que je connaissais pas voilà et c'est l'occasion de donc j'ai dit oui sans hésiter Anne qui a rien à voir avec de la sol puisque c'est Warou qui a un nom répandu oui, euh, à la Réunion, ça sent le Maloya. Ça sent le maloya, euh, porté par une très belle voix de femme, vraiment très très belle. Et puis Murdy Gurdy, qui est plutôt un trio, dont la particularité, en fait, euh, alors qu'il y a un trio qui, qui s'est baladé plusieurs fois aux états unis Et puis dans ce trio-là, il y a une vieille à roue. Et figurez-vous hmm. que quand ils sont allés aux états unis dans des droits, dans des endroits où, ils vont, où, où, ça, son, où, ça, où ça sonne le blues, qu'ils ont fait des concerts chez l'habitant et qu'ils ont invité toute la Terre entière à venir. Il y avait plein d'Américains. Euh, qui n'avait jamais entendu parler de cet instrument. Et là-dessus, il vient s'égreffer. Il y a eu des duos magnifiques avec des, des voix du blues américain dont Cédric Burnside aussi, qui est, euh, qui, est qui est le fils de RL Burnside, et qui a prêté sa voix, et ça match, ça match super ah, bien. C'est génial ça. Les gars sont, euh, sont français, les gars sont allés aux États-Unis, ils ont marché, et voilà. C'est ce genre de découvertes avec les nuits navigateurs qu'on peut voir. Buddy Gordy, voilà, et je pense que ça va prendre tout son sens en live. Je fais confiance aux gars qui programment ça et, euh, et ça va leur permettre d'avoir une visibilité Ces derniers groupes euh, bah, sur des belles salles en, en France quoi. Bon alors je propose un petit euh, JP Bimeni enfin, C'est toi qui propose puisque c'est toi qui apporte le son Mais je serais curieux d'entendre ça euh, Ça joue dans quel ordre Ça joue dans l'ordre indiqué C'est-à-dire Mudigordi en premier Anouarou en second Et JP Bimeni en troisième Ok et bien c'est parti you The Rock, ce sera la nuit de l'Alligator euh, Ce sera le mercredi 6 février à l'Astrolabe, dans la petite salle, on se demande Souvent, euh, bah, quand il y a des chanteurs de sol Comme ça, où on sent qu'ils ne font pas semblant de chanter D'où viennent euh, leurs inspirations Et oui, puis ça, bah lui il... voilà, euh, Trois tentatives d'assassinat, bien sûr par balle Empoisonnement, donc euh, voilà Réfugié à Londres, et euh, très très très Belle voix, et puis là, c'est l'inverse C'est un londonien qui s'est réfugié à Tours C'était euh, à la voix, c'était Rennes Et le groupe, c'était Revivor, tiré de leur Dernier, Maxi, euh, Et cinq titres euh, voilà, avec un, une sacrée bête de scène euh, Riveille, pour Rennes aussi avec une très belle voix euh, ils sont passés deux fois à l'Astrolab si, ouais. si je ne m'abuse non non c'est ça et, euh, et voilà ça demande qu'à grandir cette histoire mais il y a déjà des bases et puis euh, vraiment une voix assez géniale ça manque qu'à s'exporter parce qu'on qu on en parlait récemment dans un jury on parlait de sa voix on parlait de, des musiciens qui l'accompagnent C'est rare d'avoir un groupe de sol français comme ça porté et aussi bon avec euh, une vraie voix. là Avec une vraie voix, pour le coup, il a, il a, il a un truc ce gars-là. Ouais. Euh, il parle déjà couramment anglais puisqu'il est, il est né là-bas. Oui, C'est simple et puis il a trouvé euh, les deux frangins au départ euh, qui l'ont et puis plus un troisième musicien. Et voilà, et euh, j'espère euh, ils ont joué dans des dans des salles que je connais bien où il y a eu plusieurs salles qui ont appelé d'autres salles de la région centre ou l'astrolat pour dire Ah dis donc euh, j'ai reçu ça, c'est de chez vous, qu'est-ce qu que vous en pensez Allez-y, les yeux fonce, fermés, fonce, ouais, fonce en première partie géniale Et j'espère qu'il y en a plein qui vont le faire Parce que ça voilà, ça, ça mérite. Route. Ouais ouais, Ça mérite vraiment, en plus des gars charmants euh, Je les avais interviewés à l'Astrolab justement Il y a une émission spéciale qui tourne, qui avait été filmée à l'époque par Ben Et normalement il devrait revenir à ses micros euh, Ah chouette voilà, euh, Dans pas longtemps, je vais essayer d'organiser ça euh, Il va y avoir les Chili Dogs aussi Qui vont venir faire un petit tour euh, Pauline Dran, dont on s'est diffusé certains morceaux Qui vient de sortir son album Va peut-être aussi venir à ses micros là en direct Donc de bonnes choses à venir, ça va être très très bien on va continuer avec ce qui marche le mieux en ce moment en France euh, et qui fait euh, le plus d'entrées, le plus de ventes de disques, c'est le hip-hop euh, avec euh, une des grosses têtes d'affiche de l'Astrolab, c'est Gringe Ouais, c'est c'est vrai que c'est ce qui marche le mieux en France euh, actuellement et euh, nous on en fait depuis 20 ans euh, et puis euh, si j'écoutais euh, nos amis euh, les tourneurs ceux qui me proposent des groupes euh je pourrais faire qu'une saison de hip-hop euh, à l'Astrolab parce que y a c'est toujours le meilleur groupe du monde, c'est toujours le meilleur groupe, c'est toujours voilà. Euh, voilà et Gringe euh, il n'est pas nouveau. Euh, je suis plus... content que tu ne cèdes pas à ces sirènes. Tu le sais ça. Bah écoute, je, en tout cas j'ai je cède à d'autres sirènes. Que ça... Que ça, que ça reste éclic celle du rock and roll et du reste, ouais. Grinch et euh, le copain d'Orelsan c'est euh, sur sur la scène avec Orelsan San qu'il a commencé en tout cas avec les casseurs flotteurs. C'est un projet. Euh, assez chouette puisqu'ils ont pu faire plein de dates en France plein de festivals un projet joyeux euh, qui lui a amené à il a une chatte un peu différente de celle d'Orelsan et qui est plutôt bon dans ce domaine là et là il a sorti un nouvel album euh, c'est son premier album à lui on l'a première personne... tournée alors première tournée personne ne l'a vu sur cette... ah. sur cet album là donc ça sera vraiment la, la découverte pour le coup euh... et vous fasse ouais, je compte sur la sur la capacité en tout cas c'est Il a une bonne chatte et puis son incapacité à avoir fait beaucoup de scènes pour, pour narrer un peu ce qu'il a oui. raconté dans, à travers son album. Et puis le comptoir qui est un... Ils sont cinq plus Soupa en DJ qui, euh, qui vient. Et eux, c'est un jeune groupe hors l'année, ou une vingtaine d'années, qui ont été découverts dans le cadre d'une d'un du, apéro qui a été proposé par la Chambre Économie Sociale et Solidaire. Ils ont fait une programmation dans ce groupe-là. Moi, j'étais pas là, mais il y a tous mes collègues qui m'ont dit hey, « Eh, dis donc, là, il y a un jeune groupe de hip-hop qui tient à peu près la route et qui est chouette, qui euh, s'imprègne de Romeo Elvis, de la scène belge d'autres ouais. choses. » J'en ai parlé avec mes collègues de Polysonic qui, qui accompagnent, qui sont attentifs à ce qui se passe dans leur locaux de répète, et pour cause, c'est leur boulot. Et euh, <rire> ils m'ont dit allons-y, allons-y, nous on va aller, on va leur préparer la scène. Donc ils ont une, un set d'une demi-heure qu'ils vont faire en première partie de grange dans une salle bondée, Puisqu'on est proche du plein, et avec un monsieur qu'on attend forcément, et beaucoup de gens l'attendent parce qu'on a envie de le voir en solo avec, avec, avec son équipe, quoi. Alors on parlait de enfin tu parlais de Romeo Elvis, il euh, y a eu des aussi des salles pleines dans la, la partie de saison précédente, euh Janadette c'était complet, et puis il euh, y a eu euh, Angèle Alors ça donnait quoi, Angèle, sur scène Écoute, euh, c'est mieux que la première fois où je l'ai vue où elle avait euh, autre, d'autres musiciens euh, qu'elle avait constitués mais qui n'allaient pas. Elle, elle n'était pas, pas à l'aise vraiment avec la scène, euh, surtout en jouant même au Palais Doron qui n'est pas la plus grosse scène du Bourges, mais qui est quand même conséquente. C'est une jolie scène. Euh, elle a un duo maintenant autour d'elle de, autour qui est un duo bordelais, qui sont des vrais qui sont des très très bons icos, qui viennent de la scène groove. Ouais. Donc on n'a pas encore toute la marge de manœuvre escomptée, se compter, Puisqu'ils viennent de récupérer, ils viennent de récupérer la tournée. Ils ont euh, bossé avec elle en répète avant, et nous on était dans les premières dates avec ce nouveau duo. Euh, ça fonctionne. Euh, je pense qu'il y a encore du boulot pour incarner davantage son rôle, mm -hmm. euh, pour, pour qu'elle qu prenne, qu prenne de l'aisance à la voix. Voilà. Pas, euh, il va falloir parce que là c'est les zéniths et c'est complet partout. Ouais, il va falloir. Pas... On avait découvert un autre Belge euh, qui était, c'était euh, euh, son sixième concert. Après une semaine de résidence à l'Astrolabe, il s'appelait Strobae. Euh, elle n'a pas le même talent. Euh, mais, euh, mais voilà, peut-être qu'elle va l'acquérir euh, à force de faire du concert. Il va falloir qu'elle. Euh, parce que les Zénith, oui, c'est du boulot. Il euh, ah, faut, faut être là. Voilà. Et euh, deux, deux consoeurs belges qui ont joué en première partie, que j'ai découvert au pop-up, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Juicy. Oui euh, C'est deux jeunes filles Qui jouent au 108 Ouais Très très bien Elles chantent très très bien ah. Pour moi Pour que du hip hop J'ai vraiment C'est un de mes concerts Préférés de pop hop Je les ai trouvés super Ouais C'est des, des Très très bonnes chanteuses Très belles chanteuses Plaisir de chanter, plaisir de chanter. Pré Présence là Super à l'aise Super présence euh, Ça va du R&B Au hip hop à la pop ouais, c'est varié Elles sont super mignonnes Sur scène Mais au sens Voilà Elles se font de la gueule Elles, sont, elles ont du plaisir La Et... boulette de Diams La reprise Ouais Je me rappelle très, très, très bien. Ouais. Et euh, j'ai voulu les refaire revenir pour qu'elles jouent devant un public plus large. Je les ferai revenir encore. Elles ont un nouveau maxi qui va sortir dans pas très longtemps, ou qui, qui vient de sortir, mais il faut se renseigner. Et euh, voilà, je vais attendre un peu parce que sinon, si, je vais les faire tous les 6 mois. Mais il <rire> euh, y a du talent là. On les ah voit. Ouais. Chouette on... découverte. Voilà, chouette découverte. Et là, on commence à les voir un peu en France, même ailleurs. Elles seront à un festival au nord de la Hollande où je vais là à partir de mercredi. C'est signe qu'elles ont été repérées sur une scène européenne euh, et là on voyait la différence en fait, entre Angèle et ces deux femmes Jussie, parce que là on voit qu'il y a 10 ans de pratique derrière le micro ouais. il y a 10 ans mmh. de voix, de pratique vocale de dix ans de, de musique de ce qui n'est pas le cas d'Angèle il y a encore du taf Madame Angèle mais ça voilà euh, ouais ça va le faire je me fait souviens fait. du premier concert de Julien Doré qui avait eu lieu à l'Astrolabe de sa première tournée de son premier concert c'était moyen aussi quand même on sentait que Alors, il y avait du monde parce qu'il y a le truc médiatique ouais c'était bondé pour ouais. un gars qui, s... qui qui commençait la scène et normalement on commence devant 10 personnes et on se rode ouais, effectivement Les... là eux ils commencent direct dans le grand vin donc euh, allez Bah, bon courage pour les énites, mais ah, ça va ça. bien. J'espère. Ok, on va se passer un morceau de Gringe. Euh, si euh, vous le voyez sur scène à l'Astrolab le jeudi 14 février, vous dites mais j'ai déjà vu quelque part celui-là. Il est aussi acteur Gringe puisqu'il a joué dans un très beau film qui s'appelle Les Chatouilles que je vous conseille. Je euh, connais pas ce euh, film. Ouais ouais, euh, très beau film qui parle euh, de d'une la réalisatrice qui raconte comment elle a été euh, violée pendant des années et qui raconte ça et qui raconte ça avec une délicatesse. Elle est danseuse aussi par ailleurs et avec une délicatesse et une une inventivité au point de vue de la mise en scène. C'est pas glauque du tout c'est très bien, et son meilleur pote dans le film c'est lui, c'est Gringe, et on va l'écouter maintenant avec Orelsan. Euh, euh, avec le morceau, qu'est-ce que je vous ai mis Je vous ai mis déchiré Allons-y C'est parti Et pendant que je vais vers l'ordinateur, Mathieu va vous chanter une chanson Je vais vous chanter non non, je vous affirme que c'est le 14 février, avec le comptoir euh, Groupe Orlane. Dégonflé Y'a rien à comprendre, j'te jure, j'comprends pas moi-même Des fois j'agis comme si j'avais plus rien à perdre J'veux jamais te faire de mal, pourtant je fais quand même C'est comme ça, j'finis toujours par détruire ce que j'aime J'cours après mon ombre J'cours après mon ombre J'cours après mon ombre J'cours après mon ombre J'ai retrouvé une photo de nous deux déchirée comme j'étais le soir du délire déchirée par une nuit noire sans étoiles dans un hôtel sans étoiles C'était la seule chose d'ouvert à part ses jambes quand je vois les conséquences difficile de croire que j'ai fait ça pour passer le temps Tout ce que je voulais c'était fuir la routine Mais c'est devenu la routine J'ai fait les mêmes erreurs qu'un putain de newbie L'odeur de l'adultère Mélange de sueur d'alcool de tabac froid et d'un autre parfum Évidemment pas le sien De la culpabilité plein les pupilles La plus naïve des non aurait compris que j'ai passé la nuit avec une fille Anecdotique, même pas vraiment jolie Elle avait le physique d'une bouteille de coca Celle de 2 litres Donne-moi du caviar tous les jours J'irai au KFC Dans les films avant le braquage quand ils croient que personne sera blessé Ma chérie ma promise, ma copine Du noir autour des yeux comme un mauvais déguisement d'Halloween Juste un conseil, laisse-moi tomber Plus l'ego est grand, plus vide est dur à combler Y'a rien à comprendre, je te jure, je comprends pas moi-même Des fois j'agis comme si j'avais plus rien à perdre Je veux jamais te faire de mal, pourtant je fais quand même C'est comme ça, je finis toujours par détruire ce que j'aime je vous mon nom Je vous mon nom Je vous mon nom Je vous rappellerai mon nom Déchirer déchirer déchirer déchirer déchirer déchirer déchirer déchirer déchirer déchirer Planté derrière la porte a deux doigts d'exploser Je suis réglé comme une bombe, le temps est minuté Tu fais la mort et faudrait m'expliquer le projet Je veux pas savoir si tu me trompes Mais avec qui tu le fais T'as foutu la zone dans mes paramètres. J'en viens à faire le gay pour le voir apparaître à la fenêtre. Je nous refais une trajectoire parfaite. Déchiré, à plus savoir multiplier 3 x 7. J'attendrai pas de savoir si c'est plus par loyauté que tu m'aimes. Ou à quelle sauce je vais te manger. J'suis quel connard pour savoir si j'ai mérité que tu reviennes. Avec un sosie de moi pété, qu'est-ce que t'espères changer. Et rien que tu brasses du vent, et rien que tu gagnes du temps. Et y'a qu'à toi que tu mens. Et quand je les croise, même tes yeux sont à court d'arguments. C'est con, ton nouveau gars est sûrement tout ce que tu reniais avant. Mais bon. On s'aime, tu fuis, ça saigne, tant pis Presse les messages qu'on relie et quelques photos en pièces jointes Tu me douilles ok, mais je reste en vie Et je baise une ex, moi aussi je me sens vivant quand je t'esquinte On s'aime, tu fuis, ça saigne, tant pis Presse les messages qu'on relie et quelques photos en pièces jointes Tu me douilles ok, mais je reste en vie Et je baise une ex, moi aussi je me sens vivant quand je t'esquinte J'cours après mon nom J'cours après mon nom Je cours après mon nom mon nom est déchiré l'histoire a plein mon nom est déchiré l'histoire a plein mon nom est déchiré l'histoire a plein mon Ah voilà, s'il y a des auditeurs dans The Rocks qui aiment le, le hip-hop français, heureusement que Mathieu Dufault vient <rire> Sinon c'est quand même assez rare C'était Gringe et Orelsan avec Déchiré, et donc à voir sur scène ce que ça donne Exactement. Euh, avant de continuer la programmation de l'Astrolabe, il nous reste une grosse vingtaine de minutes, ça va être le moment euh, des petits concerts à la demande, hein, comme à chaque fois que tu viens. Ouais. Alors voilà, effectivement, pas beaucoup de pas beaucoup de folk et pas beaucoup de rock, bah là je te propose les deux mélangés. Euh, voici une dame qui fait des albums euh, de façon métronomique, Quasiment tous les ans Ou tous les deux ans euh, Américaine euh, Qui a également collaboré euh, Avec euh, le chanteur Et guitariste De Nada Surf Avec un album magnifique Qui s'appelait Minor Halps C'était leur projet à tous les deux Elle s'appelle Juliana Altfield Elle est là depuis très longtemps Elle fait mmh. toujours la même musique C'est à dire euh, C'est rock C'est euh, un peu underground Mais c'est à la fois euh, Très grand public C'est facile C'est couplé refrain Elle le fait très très bien Et elle revient avec un nouvel album Qui comme d'habitude Est très très bien Ça s'appelle Reciver Je sais pas du tout Ce que ça Sur scène, j'avoue, je ne l'ai jamais vue mais je trouve qu'elle a une belle régularité, autant dans la qualité de ce qu'elle propose et dans la fréquence de ce qu'elle propose. Alors, je ne sais pas si elle tourne, si tu la vois passer de temps en temps euh, en nom, mais. Je vois passer le nom, je connaissais un peu ce qu'elle faisait, mais je dois t'avouer que je ne suis pas à jour là, complètement. Ouais. Ouais. Effectivement, ça fait longtemps qu'elle fait de la musique. Bah, ça fait depuis les ouais, années 90. Oui, c'est ça, parce ouais. que j'ai le souvenir d'en de... diffuser dans une émission de radio, euh, il voilà, y a ce qui date à peu près de cette époque-là. C'est ça, voilà. Euh, donc ben, on va se passer un extrait du dernier album Et puis il y a un trio qui moi m'enchante Alors là ça part un peu de la folk et euh, de la country On peut croire que c'est un peu mainstream Mais alors ces trois personnalités bien trempées euh, Il y a Lucy Dacus, Phoebe, Bridgers Qui ont des carrières bien à elles Et surtout Julianne Baker Vous savez que c'est ma chouchoute On diffuse ça depuis très longtemps dans The Rocks Cette gamine qui a vraiment la tête d'avoir 12 ans et demi Et qui vit ses chansons Alors euh, c'est un peu euh, comme Mathias Stein quand elle chante ne fait pas semblant c'est-à-dire mmh. qu'on sent qu'elle joue ses tripes euh, on n'ose pas lui dire d'aller ranger sa chambre parce que c'est tellement bien il faut qu'elle continue et elles ont créé un trio toutes les trois euh, et il y a David Bost euh, qui euh, est un spécialiste aussi un petit peu de la musique euh, par ici qui est euh, le, le garant du site Burns Out et qui est officier à Tika qui a vraiment craqué aussi là-dessus et qui, euh, qui, qui, qui, qui pousse qui milite pour que ça vienne par chez nous alors voilà deux morceaux Juliana Hadfield avec Reciver et puis juste après Boy Genius avec Bid Hand, euh, bah, tu vas me dire ce que tu en penses. Ouais. C'est parti, attention, up, up, Attends, -ce hop hop hop, c'est là. Attends, qu'est-ce que je fais C'est mi-septembre. Ouais, c'est mi-septembre, j'ai le temps. temps. C'est parti. genius à l'instant tiré de leur dernier album voilà, c'est un peu ça des harmonies vocales euh, et des fois ça part un peu en et puis juste avant c'était Julianne Hadfield tiré de son dernier album c'est du Julianne Hadfield c'est-à-dire on a l'impression que Cheryl Crow a couché avec Sonic Youth ouais c'est <rire> car caractéristique de ces époques-là où il y avait pas mal de chanteuses euh, fin des années 90 là qui ont fait euh, et, voilà, et voilà, company, plein, ouais. plein d'autres choses Christine Hersh les choses comme ça, ça. ça alors qui étaient ouais, plus Muses, voilà ouais. Euh, donc elles ont vraiment la, la structure des morceaux La voix là c'est vraiment est, est, On est en plein dedans Et puis elle fait encore ça 20 ans après Ce, qui ouais, est, ce qui elle, est, elle le fait avec fraîcheur Ok ok ok Donc c'est euh... rigolo Ouais. Et ça va m'inviter à aller, voir mes vieux disques, peut-être, pour ouais, aller écouter tout ça. Et puis, quant à l'autre, elle a une très belle voix. Moi, elle me faisait penser, alors, pas, elle, je, je sais pas si elle a le même talent, mais là, c'est Aldous Harding, qui, qui a une très, très, très belle voix, qu'on qu avait accueillie à l'Astrolab, guitare-voix, qui est accompagnée de son chéri de l'époque, là. C'était magnifique. Et le deuxième album d'Aldous Harding, elle avait présenté quelques morceaux à l'Astro, ouais. est un chef-d'œuvre absolu. Ouais. Boy Genius, c'est un peu moins sidérant ouais, que Aldous Harding, quand même. Hein. Un petit peu plus propre C'est plus, plus classique C'est plus classique Mais sur scène Les trois ensemble Ça fonctionne très très bien Et puis rien que pour cette petite Julianne Baker Avec sa, sa, sa bouille de gamine Mais qui s'excite Qui a fait partie D'un groupe punk avant Ouais. Donc quand elle va avoir 4 ans et demi et donc euh, voilà maintenant voilà elle, elle, elle tient bien la corde quoi ça, elle est assez... euh, faisait partie d'un groupe Pencroc aussi hardcore ouais Ouais, ouais c'est vrai voilà. donc, ça mène à tout ça mène à tout c'est ça euh, on est avec Mathieu Dufault encore pour quelques minutes ce soir pour présenter cette programmation de l'Astrolab qui va de janvier à mars moi il y a un groupe vraiment alors tu vas peut-être me dire si je dis une bêtise parce que j'en dis beaucoup mais il me semble que c'est un groupe qui devait venir qui n'est pas venu qui revient et moi c'est il m'excitait assez à l'avance et j'avais été un petit peu déçu qu'il soit pas là c'est Sweet crude Oui, ils devaient venir. Ils sont pas venus. Ils ont annulé. C'est pas eux qui ont annulé. En fait, eux, ils sont en première partie de Tank and the Bangas. C'est ça. Tank and the Bangas. Leur album a été. Euh, bah, ils devaient sortir en 2018. Et ah, et c'est puis... le plateau total qui a été re remis. Voilà. Et ouais. euh, c'est les leaders euh, du plateau, c'est Tank and the Bangas. Ouais. Mais pour la petite histoire, c'est deux groupes que ce soit Sweet Crude et puis Tank and the Bangas. C'est deux groupes qui viennent de la Nouvelle-Orléans. L'idée, c'était un peu de célébrer euh, à la fois le récent jumelage de la vieille Orléans avec la Nouvelle Orléans c'est à dire notre ville très chère et puis avec la Nouvelle Orléans qui est une riche idée étonnant que ça n'a pas été fait euh, voilà il euh, y a plein de choses à faire là-bas et notamment en matière musicale on avait l'idée de faire venir ces groupes là j'en avais vu un des deux Il se trouve que c'est euh, donc c'est pas des choses qui sont euh, qui vont très bien ensemble comme diraient les Beatles, mais c'est euh, c'est plutôt euh, deux facettes de la musique nouvelle-Orléans. Il y en a plein d'autres, ça se résume pas à ces deux groupes-là, bien évidemment. On est en train de penser à une création de la Nouvelle-Orléans. On va associer aussi des constructeurs de la Nouvelle-Orléans qui ont construit des maisons musicales. Donc on risque de de voir euh, d'ici euh, six mois, un an, voilà, à Orléans également. Donc voilà, on va faire des focus assez récurrents, réguliers, sur cette ville, et puis pourquoi pas euh, amener des Orlanais ou des musiciens euh, là-bas. Là-bas, oui. Alors bah je propose qu'on se passe un petit morceau de Sweet Crude donc ils ont ils sont américains bien sûr et ils ont la particularité de chanter en français. Ouais. Ça c'est génial. Ah ouais ouais. Avec... C'est le rock cajun, cajun c'est euh, c'est aussi cette influence française bien parce sûr. que ça a été euh, les idéco et tout. Ouais. voilà, les français sont allés là-bas et ont séjourné un peu là-bas quand même. Le quartier français existe encore hein, à la Nouvelle-Orléans et il reste des euh, des euh, des traces même jouées par des gens ultra jeunes euh, qui font la musique un peu plus contemporaine que leurs aïeux forcément. Bon, on va se passer le morceau euh, qui s'appelle « Mon esprit », ce qu'on pourrait traduire par « Mon esprit <rire> ». Par « Mon esprit », tu l'as <rire> vieille Orléans euh, accueille la Nouvelle Orléans et eh bien c'était donc euh, un instant Sweet Crude avec mon esprit et ce sera en première partie de Tank and the Bangas le vendredi 22 février à 20h30 dans la grande salle L'émission touche bientôt à sa fin, mon cher Mathieu. Euh, y a-t-il un dernier morceau que tu aimerais écouter Une date ouais, dont on n'a pas écouter, parlé J'aimerais bien écouter euh, trio qui est porté par un ancien couple, mais qui joue toujours ensemble, que j'aime beaucoup. C'est un peu mes chouchous. C'est des amis, par ailleurs, des Suisses, qui habitent dans le Tessin, une région suisse qui est proche de Milan. Ça s'appelle Peter Kernel. Euh, on les découvre depuis tant d'années à Orléans euh, puisqu'ils ont joué trois quatre fois la dernière fois c'était dans le cadre du festival au pop-up à la salle de l'institut ils étaient entourés par des musiciens de leur région euh, tout euh, fait d'instruments acoustiques donc piano, harpe, violon euh, violoncelle, c'était beau, alors je suis pas très objectif je suis venu chez les voir plusieurs fois deux fois chez eux dans le cadre d'un festival ils pratiquent l'artisanat ils sont à la fois artisans de, de leur musique artisans de leur visuel, artisans de leur photo, l'artisan de leur voix de leur label ils euh, défendent leur musique dans, une, dans un tessin où c'est compliqué mais euh, belle région montagneuse euh, voilà c'est des gens assez touchants par tout ce qu'ils font et j'aime beaucoup ce qu'ils font vraiment, le duo dégage euh, alors qui plus est, je les ai pas vus depuis qu'ils sont séparés mais ils jouent toujours ensemble donc c'est bon signe et puis ensemble ils étaient magiques mmh. euh, la musique ils la composent ensemble ils ont chacun leur... leur ils Ils jouent différemment l'un et l'autre Ils sont accompagnés d'amateurs euh, Voilà c'est Peter Carnel C'est le nom du groupe C'est Barbary et, et Harry Qui sont derrière Barbary est Canadienne Harry est Suisse, Italien Et derrière ce nom là Il y a un trio Elle, elle a aussi un solo qui s'appelle Camilla Sparks Qu'on a pu voir dans le cadre des tournées microphoniques. Et avant, euh, joueront euh, trois musiciens euh, qui sont deux de tour Puisque c'est notre que JB et J Jay, qui euh, le, le groupe s'appelle Binidu Ils ont fait un premier album sur le label Kitty qui est un label de Nantes Qui était un album un peu plus enjoué que le premier, je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps J'en ai discuté avec Vincent Dupas, euh, qui est euh, My Name Is Nobody euh, Il jouait dans Ford damage également, des très très très bons groupes My name is nobody joue toujours, bah, voilà, il compose sans arrêt ce bonhomme euh, et en fait ils sont sur un truc plus psyché euh, plus euh, le batteur de pneus c'est quand même un sacré batteur, on a l'impression que sa batterie est descendue d'un escalier pendant trois quarts d'heure <rire> et derrière euh, des ambiances euh, beaucoup moins enjouées euh, que mais un très beau disque le ces morceau, le, trois morceaux voilà, tout simplement les avions en résidence c'est un plateau que j'aime bien euh, avec des gens avec qui je suis fidèle euh, puisqu'ils font de la bonne musique chacun dans leur... Dont toutes les formations qui, euh, qui parcourent, euh, et un petit faible et un petit clin d'œil au Peter Kernel. Bon, c'est parti, ça ce sera le vendredi 8 février à 20h30, euh, merci beaucoup Mathieu merci à toi d'être venu, tu reviendras, euh, on se recroisera peut-être dans les couloirs de l'Astro, euh, pour des petits astro micros aussi, puisqu'il ouais. y a l'Astro-Micro qui a eu déjà trois émissions, je vous ouais, invite à aller la... regarder. Anita Farming Anita qui est passée Farming, par là. Euh, ouais, euh, Norman Hould et puis euh, Di Robert c'était la première. Donc voilà, on se donne Donc, rendez-vous à l'Astro de janvier au mois de mars. La rédarque du sport, c'est tout de suite derrière. On enchaîne donc avec ce morceau de Peter Carnel. Et puis, peut-être pour faire le tampon, j'enverrai un tout petit morceau pour que Rémi ait le temps d'installer son ordi. Tout ça, il n'y a qu'une prise. Donc, ça va être qu'il va jongler un petit peu avec les deux. C'est parti. Merci, merci beaucoup. Merci.